Ma foi dans les apôtres. Ils ne croyaient qu'un peu avec les apôtres, et ils étaient plus graves que leur peuple, ils étaient donc patients et les conséquences l'ont été.